in here Sound Coldplay forcément sur RTL2 Les Britanniques euh, planchent en ce moment Sur un huitième album qui pourrait bien sortir Cette année et euh, c'est plutôt une bonne nouvelle Avant de vous souhaiter une très bonne fin de semaine J'ai encore le temps de partager avec vous Kyo, Imagine Dragons et le très très sautillant There She Goes et sur RTL2 Salut Grégory Hacher et Justine Salmon Le double Express ORTL2 de 6h à 9h. Emmanuel, vous avez fait quoi ce week-end Racontez-nous. Eh ben j'ai fêté les 10 ans de ma petite fille. Oh, oh bravo, oh, super Quel âge elle a Bah 10 ans. Eh Alors quel est le plus grand chanteur de tous les temps, Greg Le plus ah, grand Je suis un heure. Coffre 7 5 000 euros. 5 000 euros Je crois oh, yeah yeah Dès lundi Le retour du Double Expresso RTL 2. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Cette semaine, chez Carrefour et Carrefour Market, les 5 kiwis filières Qualité Carrefour et Origine France sont à seulement 90 centimes. C'est génial pour faire le plein de vitamines et bien commencer l'année. Résultat des courses, avec Carrefour, c'est possible de bien manger sans se ruiner. Jusqu'à demain, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, les 5 kiwis filières Qualité Carrefour et Origine France sont à seulement 90 centimes. Carrefour. Vendu horloge à 25 centimes. Variété Edward. Catégorie 1, Calibre 80-85 grammes. Plus d'informations sur carrefour.fr. Conforama, le confort pour tous. À ceux qui aiment la planète, mais aussi le cachemire. On offre 100 euros sur le lave-linge Samsung 7 kg, ultra économe et efficace à basse température, soit 399 euros, pour faire les bons gestes au bon prix. Conforama, jusqu'au 28 janvier. Conditions en magasin et sur conforama.fr. Yeah